Bonjour à tous, bonsoir à tout le monde, vous êtes sur Radio Non Culture, vous écoutez chrono Bio pour une émission en deux parties. Cette semaine, on va continuer à écouter du Bérit-Charac. Mais attention, c'est la seconde partie, ça va être les cinq dernières albums. Donc si vous n'avez pas écouté euh, la première émission, je vous conseille plutôt d'aller sur archive.org, de taper Radio No Culture et d'aller écouter la première partie euh, de cette émission consacrée à bérit Comme la semaine dernière, je suis toujours avec David Andard, ça va toujours Pardon, j'ai oublié d'éteindre ton micro. Ah, tu m'as fait terre. Ah là, là, là, là, la la la la la censure la la censure des médias. La censure des médias. Je reviens pour dire bonjour. Je suis là. Tu es toujours là. Bon, on va pas se mentir, pour nous pour nous, c'est passé à peu près 14 secondes entre les deux émissions, <rire> ouais, donc euh... et non pas une semaine. Mais bon, on n'est pas prévu de faire de faire deux émissions, mais c'est vrai ouais. qu'on a beaucoup de choses à dire oui. euh sur Bericharak. Euh pour rappel, c'est un groupe qui a commencé comme groupe de métal et qui est devenu plutôt un groupe de rock. Euh, de rock un peu énervé, euh, qui est né en 94, qui est un quatuor euh, de guitare, euh, dont un chanteur, une basse, une batterie. Et ils ont sorti, pour l'instant en tout cas on a vu euh, les quatre premières aloams sortis de 97 à 2003, à savoir Berit Jarak, Ika Ashten, Eshkouakoukabilak et libré. Et donc on a vu que c'est un groupe qui a commencé euh, dans du du métal assez énervé, très revendicatif, euh, à la limite du, du heavy metal, dans heavy metal comme comme Shutaghar. Ouais. Euh et qui a doucement euh, basculé vers du vers du rock, je dirais du rock euh, du rock énervé. Ouais. voyez, oui, on peut dire ça avec un peu de punk quand même, je trouve quand même sur certains sur certains hip, sur certains euh, sur certaines batteries euh, mais c'est ça oui en effet euh, c'est C'est ça, voilà, je voulais <rire> ajouter quelque chose, mais non, tu as tout dit, tu as très bien dit, très bien résumé la chose. Euh, on s'est arrêté en 2003 avec le quatrième album, on va donc passer au cinquième album hayo.mouchika.il, donc naître, musique, mourir. Exactement. Et euh, on ne sait pas, on n'a pas fait la césure entre les deux émissions complètement par hasard, puisque c'est là qu'il euh, ouais. va y avoir le le grand chamboulement de, de la vie du groupe tu veux nous, nous raconter peut-être c'est euh, je vais pas vous spoiler mais c'est le premier départ euh, d'un membre du groupe donc c'est euh, aitor Oreja qui était le deuxième guitariste qui va partir euh, à ce moment là de, de la carrière de, de, la, de la, du parcours de Berry charac et donc il se retrouvent à, retrouve à 3 donc euh, basse, batterie et guitare. Et il décide de ne pas euh, prendre un, un autre guitariste, et il, reste 3, ouais, il reste à 3. Ouais, il reste à 3, il reste à 3 sur cet album. Ouais. Ça devient donc un power trio, ce qu'on appelle un power trio, c'est-à-dire qu'il y a plus de guitare soliste. et on verra que ben ça joue beaucoup sur euh, sur ce qu'est est devenu euh, Beritchak. Et ouais, parce que euh, quand même Aitor euh, Orechal le deuxième guitariste euh, portait quand même euh, du, du son un peu lourd en, en deuxième guitare et en Et on va voir que les, les, les prochains albums seront peut-être, on va dire, un peu moins lourds au niveau de, de la guitare électrique, euh, qui va être qui va s'affiner, mais qui, qui va quand même garder la, les riffs, euh, parce que Gore Corbissot, c'est quand même un très bon guitariste, mm -hmm. et euh, il va quand même bien tenir euh, sa partie guitare avec euh, des très bons riffs une guitare euh, Gibson Explorer qui va toujours garder avec son ampli euh, avec écrit « Oupé est né à l'envers » qui a toujours le, le mythique qui va quand même garder donc euh, la formule et la formule change pas et on euh, en tout cas pour pour gorka et il va essayer cool. de pallier à ce manque de deuxième guitare on disait tout à l'heure dans, dans l'autre émission que euh, goka corruption donc le chanteur guitariste prenait de plus en plus de pas que ça s'entendait musicalement qui avait moins d'énormes riffs et plus de euh, plus de guitare rythmique finalement qui prenait mmh. la place plus de gros accords euh, euh. Euh, et là du coup c'est Peut-être pour ça que, que notre guitariste est parti, je ne sais pas du tout. Mais pour le coup, euh, Ballet se retrouve étant seul maître à bord, avec des avec des guillemets. Et donc la, le son va aller encore plus dans ce dans ce sens-là. Mais on va s'écouter ça. Ouais, on l'écoute et on l'écoute. Un... Euh, est-ce que c'est une chanson pour toi qui est une... Je trouvais que c'était une bonne résumée. Euh... Oui, il y en a plus énervé. Donc euh, vous allez voir que celle-là, elle est quand même assez euh, calme, entre guillemets. Euh, on va en reparler Oléka reparle. <rire> de Britsarac C'est sorti en 2005 ber charac on est donc en 2005 et c'est le premier album qu'ils font en trio et ça se sent ça se sent oui. ça se sent oui. en effet. Le, le premier truc que je me tiens dit c'est euh, c'est quoi cette batterie <rire> on, on, ah, oui. on, on passe quand même d'une batterie très métal à un truc extrêmement simple ouais, qui, ouais, qui, ouais. Est, qui est basé sur un coup de grosse caisse un coup de caisse claire. c'est extrêmement simple et je me, je me souviens à l'époque avoir vu la Euh, le, le set de batterie de, de du batteur et il y a rien de c'est incroyable il y une quesque je sais pas s'il a des tomes crois qu'il a un tombe il y a, une une soit, il y a mais... un tombe basse une caisse claire euh, grosse caisse et des cymbales c'est tout quoi ouais, je crois qu'il a un tombe quand même sur eux, mais euh, non c'est pas une grosse batterie de, de fou quoi c'est une batterie de <rire> truc d'enfant de... mais, ouais, <rire> mais le, et le, le changement est euh, ouais, ouais. vraiment de, de, de style de batterie euh, complètement on dirait que c'est pas le même batteur en fait ouais, donc, ouais donc, pas le même batteur du tout ouais, c'est fou comme euh, comme il joue mais euh, plus simple, je sais pas si on peut dire plus simple ou avec ouais. moins de Là c'est simplifié à l'extrême, c'est ouais, ouais. très différent de ce que de ce qu'il y avait avant alors que ouais, ouais. et puis on a on a pas vu cette, cette évolution venir quoi. Euh, non, non Pas mal bon, en tout cas. <rire> c'est vrai que Libray c'était un album assez euh, bon, mais, comme j'ai dit qu'il était un peu lisse mais il est quand même assez assez assez rock quand Et euh, là du coup on a des, des accords plus tranchants à dire. Euh, Pour vous passé d'un rock metal à, de, à du punk. Du punk, du punk tranquille mais du punk. Ouais. Je enfin, crois que pas tranquille sur celle-là, sur d'autres c'est un peu plus il ouais, euh, ouais, y, y, y, peu y, peu y plus a d'autres morceaux qui sont euh... Mais en fait, j'ai pas l'impression que c'est le même groupe quoi. Euh, peut-être ouais, peut-être ouais. <rire> mais euh, ils gardent quand même la, la même on va dire base ils reviennent un peu sur les refrains etc. Il y a même une chanson dans le l'album qui s'appelle Vuelta de scène qui est une chanson d'amour on va dire. Donc euh, ça, ça change quand même. C'est vrai que sur les sur les celui-là il, il marque vraiment la, la césure quand même là c est c est, quand même une différence. C'est une rupture et puis c'est pas ils arrivent en seulement 2 ans après le, le précédent quoi. Ouais, ouais, ouais. Vraiment il y a une, une une cassure entre les deux albums. Euh, j'ai l'impression que c'est il y a le Britrick d'avant, le Britrick le nouveau Britrick vraiment d'un coup quoi. Ouais ouais et, euh, et c'est marrant parce que moi je trouve qu'il a une sonorité très anglo-saxonne cet album. Euh, ouais, euh, c'est vrai. Il a les riffs sont très euh, les riffs de guitare du coup euh, sont très clairs, je trouve. Euh, C’est pas trop brouillonnt. Euh, L’intro elle, elle est magnifique euh, comme elle s’appelle cette chanson. certain à quoi mèche tout. Et euh, on, Je trouve qu’on a des touches plus en, plus anglo- saxonne et je pense plus qui ressemble au style de, de musique que veut faire Gore le, le chanteur. Mm -hmm qui euh, qui aiment beaucoup les les's pixies etc c'est pas à ce moment là que justement ils a commencé à tourner aux états unis et où é pas je reste cet album aux états unis justement euh, alors cet album je sais pas mais je sais que l'album d'après oui euh, Payola, ce, ce mais donner aussi donc, le... en tout cas avec cet album ils ont fait le, le tour du monde ouais. je me rappelle même ici aux Pays bas que ça avait été une euh... Euh, je sais que me, bon, mes références vont dire que les groupes de balles quand j'allais dans les balles <rire> les groupes de balles par exemple, ils jouaient cette chanson mais euh, alors qu'avant ils jouaient par exemple O you à, à la fin de leur 7 vers 5h du matin quand tout le monde était un peu, un peu bourré, et ils jouaient du you un, mm -hmm. un peu énervé que là du coup O les se le jouait en plein milieu de, de, de leur set comme une autre chanson euh, qui mm -hmm. bougeait et et tout le monde ça, tout le monde la connaissait là, cette chanson au les que, que vous venez d'écouter. Euh, ça ça a été le tube de Berichira que je pense qu'il aura fait ouvrir un peu à l'international peut-être euh... ouais. et, et pour le coup on voit bien que les chansons sont plus basées sur des riffs mais sur vraiment sur des suites d'accord ouais ouais, ouais. ce qu'on se compte On l'avait déjà un petit peu surlibré, sur mais ou, qui était contrebalancé par euh, l'autre mmh. guitarriste qui était là. Il n'est plus là, tout repose maintenant sur Gorka Obissou, au chant, à la guitare. Et du coup, euh, c'est trois accords. quoi ouais, trois ouais, accords et, euh, et même il alterne vachement euh, entre les sons clairs de guitare et les sons euh, saturés. Mmh avant il avait vraiment beaucoup l'utilisait beaucoup le papier de la partie saturée et là on a on a des mêmes des fois des arpèges on a des, du son clair qui arrive euh, sur Briten par exemple sur l'intro aussi on a un son un peu plus clair donc moi euh, bon, je trouve que ça donne une touche un peu plus anglo-saxonne ouais, à l'album ouais, bon, et puis aussi ce ben, du coup maintenant ils sont trois donc euh, chaque instrument résonne je trouve que Je trouve que ça respire un peu moi. Moi j'aime pour moi c'est l'un de mes préférés <rire> <rire> Je trouve qu'il y a une respiration sur cet album, on entend bien la batterie, on entend bien la basse, on entend bien la guitare, on entend bien bien le chant, on entend bien tout, il y a une très belle harmonie et euh, il y a des chants différents aussi, enfin, il y a des il a des euh, toutes les chansons ne se ressemblent pas que je, je trouvais que quand même dans Libra, ça se ressemblait quand même pas beaucoup. Enfin toutes les chansons se ressemblaient un peu que là du coup chaque chanson a son univers, a, son, a sa couleur. Pour moi, et même euh, visuellement, graphiquement, ce rayo rayon Mouchikai, écrit en blanc sur ce fond noir, avec euh, ouais, cette petite euh, fleur verte. Euh, mais seulement, euh, voilà, avec une seule couleur. Bon, le chrome, le Et, le euh, et, et ces t-shirts, on les a vus euh, des milliers de fois portés <rire> ah, ouais, par plein et... de gens. Je trouve que ça c'était un visuel euh, je, hyper je, percutant. Je me suis métonné que tu ne pas porté aujourd'hui. <rire> ah ouais, J'ai l'air dans l'amoire, je le garde <rire> précieusement. Non, mais euh, là, là, visuellement, je trouve qu'ils qu met euh, aussi, il y a vraiment une, une autre dimension ouais, ouais. Euh, du coup 2005 un changement complet euh, dans la direction euh, artistique de Berich Arrak et là on va attendre 4 ans pour l'album suivant Payola euh, ah il ouais. y a beaucoup de choses à dire mais on va s'écouter d'abord euh, la chanson Maravillas ok et, euh, et puis après on va à parler de, de cet album et de, de ce qu'il a apporté ou de ce qu'il a fait disparaître ah <rire> <rire> <rire> 2009, Maravillas, toujours avec Baitrax, sur leur sixième album, du coup maintenant, c'est ça euh, 600, Sixième ça, album, c'est bon. ça euh, J'avoue que c'est là où j'ai complètement décroché. Aïe, aïe, aïe. J'ai complètement <rire> décroché Baitrax, et c'est pour ça que j'aurais besoin de toi pour la suite de cette chronique <rire> Euh, mais pour le coup là bon cette chanson c'est je la connaissais évidemment mais je me suis tourné sur euh, sur les autres chansons et surtout sur le premier sur le prochain album euh, des chansons que j'avais je crois j'avais entendu. D'accord. C'est <rire> étrange <rire> pour aimer que euh, du coup qu'est-ce qu'on fait avec ce patio là Qu'est-ce qu'on fait, fait avec ce, cet album ce, ce ça album ce Malavia ça je sais pas où le classer. J'ai l'impression qu'il revient un peu sur du libéré mais attends, il y a il y a du rayon مشكيل mais c'est pas aussi euh c'est pas aussi extrême que Hayou Mouchikahil le changement est pas aussi euh, euh, aussi intense j'ai l'impression moi je trouve qu'on revient sur euh, du punk rock là euh, toutes les chansons euh, le son clair est complètement parti mmh. on a vraiment dû saturer euh, euh, du début à la fin et euh, alors moi j'aime bien cet album mais le son je le trouve euh, pas bon du tout ah ouais je trouve que c'est brouillon euh, je me rappelle à l'époque ça avait fait un petit scandale euh, je me rappelle avec euh, un peu mes potes de euh, fans de de Derricera mmh. quand on se disait mais c'est quoi ce truc <rire> parce que euh, il faut dire que là ils sont partis enregistrer avec euh, Steve Albini qui est un des producteurs des Pixies et euh, je sais plus, Nirvana il a enregistré mmh. donc euh, nous quand on a su qu'il qu'il était qu'ils étaient partis enregistrer là-bas là, aux États-Unis ils avaient fait même des petites vidéos courtes et on s'était dit, wow, ils vont nous sortir un super sang, là, ça mmh. c'est les basses qui sont partis aux Etats-Unis à enregistrer, ils vont nous revenir avec un putain de sang. Et en fait, je trouve le sang cracra, crac, quoi, <rire> les cracra. Crac, euh, je me rappelle, je mettais au maximum le sang, et vers la fin, il s'aturait, enfin, ça, ça allait pas du tout, alors que tous les albums, les autres, ça allait, quoi. Et du coup, j'étais euh, déçu du son quoi. C'était <rire> de volontaire, d'avoir un sang cracra douce. Tu prends un mec qui a avec Nirvana, Nirvana qui adorait particulièrement avoir des sons crado. Ouais, ouais, ouais. Euh, volontairement Crado Nirvana ou même les Pixies euh, c'était volontaire en fait aussi d'avoir ce son un peu plus brut ouais peut-être peu je je je pense, je pense oui c'est clairement volontaire mais je me rappelle il y avait une, une sorte de ah oh, c'est quoi ils sont partis là bas euh, aux États-Unis ils nous reviennent avec ça tout craquer <rire> et euh, donc des sonorités un peu plus punk je trouve ça euh, ils envoient quoi là là c'est euh, je crois que l'album il fait même pas une demi-heure il a, je crois qu'il y a 10 chansons des ah ouais. chansons Euh, album très court, avec des chansons très courtes mm -hmm. et euh, un peu moins de refrains, je trouve. Moi, il y a un truc que je me suis dit, c'est que c'est sur cet album-là qu'il a commencé à sortir ses, euh, ses refrains mélancoliques, mais sur des tempos très rapides. Peut-être, oui. Un truc que, que j'ai beaucoup, euh, beaucoup retrouvé après et euh trucait un peu euh, un refrain très joli mais sur sur un sur une sur des instruments qui sont quand même assez énervés. Ouais, c'est ouais. un mélange qui qui marche pas particulièrement bien, faut le ouais, dire. Ouais, ouais. Et euh, c'est vrai qu'avant cet album là, il y avait euh, il y toujours des, des, des belles mélodies mais c'était pas des mélodies euh, ça elles sont un peu tristes, c'est mélancolique mmh. sur des accords qui me semblent sont majeurs en plus et qui qui pas mal quoi. Et je trouve que le, le mélange marche marche pas mal euh en ouais. En tout cas, c'est une patte que je retrouverai que j'ai retrouvé en tout cas sur les sur les quelques chansons que je connais après de de Ritsarak, encore un changement pour ce Encore un changement. Et oui, c'est deuxième départ dans le groupe. Donc il reste plus grand monde. De base, donc il reste le batteur Aitor Goikoetxea et le chanteur Gokorbisou et on perd une figure iconique du groupe c'était le bassiste rubio qui avait ses longs cheveux et tout le monde l'adorait parce que dans les concerts, il, il tournait la tête il avait les, <rire> les cheveux de qui portaient en, en tous les sens je, je me souviens, je crois que mon frère m'a dit, ouais, je vais me faire un cheveux long comme lui <rire> c'était une icône, j'oublie <rire> c'était l'image de Bericera, quoi et donc il nous quitte et c'est David Gonzalez euh, qui nous quitte, euh, hein, il quitte le groupe il n'est pas mort rassurez-vous, non, il quitte le groupe je me rappelle, il avait fait une lettre qui était un peu partagée dans les réseaux, etc. pour expliquer que le rythme Et tout ça bon live là, là quand même avec Rayo Mushi l'album l'album précédent ils avaient marqué quand même franchi une sacrée marche donc ils ont des fans des vidéos aussi pour euh, après Rayo Mushi Kyle euh, il me semble euh, ouais qui s'appelait Certain Aquametsu qui avait été enregistré à dans le Gastech de Guernica de Hstra et qui montrait aussi le le leur tournée un, ouais. un peu partout dans le monde avec des concerts jean où il y avait eu une manif je sais plus dans quel pays c'était et euh, donc là on était rentré vraiment dans l'intimité du groupe ça c'était c'était quand même un peu inédit là ouais. <rire> d'avoir ce DVD là Euh, d'un groupe quoi qui montrait euh, un peu leur leur quotidien. c'était en plus c'était de 2005 ou 2006 peut-être le DVD euh, je crois qu'à ce moment-là il y a pas grand-monde qui a le lecteur DVD enfin ça commence ouais, ça commence ça commence euh... à arriver dans euh, peut-être un, un peu un peu avant quand même mais euh Mmh, mais surtout il ouais, me semble que c'était aussi le moment où il y a beaucoup de d'artistes qui sortaient des DVD justement des, des musiciens qui sortaient ouais. des DVD et, euh, et bon les bases qu'on faisait pas parce que ben a pas les moyens quoi. Derrick ouais. avait les moyens. Derrick ouais, c'était ouais. les, les, les seuls quoi à ah, l'époque ouais, ouais, ouais, en peut-être les seuls à l'époque euh, qui pouvaient avoir euh... bon, c'était là déjà ça commençait déjà à être vraiment euh, un gros groupe quoi Derrick vraiment euh, il faisait les, les héros concerts euh, mmh. euh tournées mondiales Donc euh, voilà, enregistré avec style Albanie. Mmh. Donc là là y a, y a, ils ont vraiment pris euh, euh, de, la, de la caisse, je sais pas comment on peut dire ça. <rire> du, de, de, de du corps. Du corps, voilà. <rire> Et euh, donc euh, ouais, voilà. Ce je dire. 2009 donc Payola, euh, la chanson Marabias, euh, voilà, après je t'avoue qu'il faut que tu Tu veux dire ce que je connais pas je crois je crois peut-être une, une ou deux autres chansons de cet album là il euh, y a euh... Payola il y a Contous il y a Achier Tabacatu il y a Con... les deux premières chansons folkloriques ouais et je sais plus comment elle s'appelle l'autre mais les deux premières chansons c'est euh, ça envoie direct quoi on, on, on voit le ça commence sur un larsen en fait et un rythme très très très très très, très punk très très rapide et ça donne vraiment la tonalité du, de l'album quoi donc qui sera plus punk plus cracra avec toujours la télécaster de mmh. la guitare télécaster de de Gorca qui euh, qui est du coup poussé dans les dans dans le cracrac -crac, on va dire qui était un peu plus nette comme j'aimais beaucoup l'album avant présentant Leo ouais. Chicale et euh, la télécaster qui fera qui sera l'emblème aussi de de Berichrak euh, Gorca qui aura eu deux guitares on va dire emblématiques la Fender télécaster un peu marronasse, un peu jaune un mmh. peu blanche et la la Gibson Explorer C'est vraiment les deux guitares symboliques de, de, de Gorka, et je trouve que c'est important aussi dans le cheminement d'un groupe aussi d'avoir des comme ça des des, des symboles instrumentaux mmh. ou des symboles voilà qui font que ben tu reconnais le groupe ouais. voilà, par rapport au son et, et euh, voilà. Payola 2009, on passe à la suite deux ans après décidément ils aiment bien ils aiment bien faire un truc tous les deux ans avec Aria Euh, voilà. j'ai choisi, choisi. Oui, je pense que le là les 4 ans s'explique aussi par leur le, le, entre Rayo Mouchica et les Payola parce que moi je trouvais que Payola ça faisait, ça faisait 4 ans qu'ils n'avaient rien sorti mm -hmm. et là il nous sortent un peu un truc un peu cracra je me suis dit mais qu'est-ce que c'est donc il y a eu je pense que voilà, le changement de bassiste qui avait quand même été e euh, ça va être quand même une chirure quoi là, mm -hmm. la, la base dans un groupe quand même c'est euh, la base la base peut dire <rire> la base euh, et, euh, et du coup ils ont et en, et en plus ils ont beaucoup beaucoup tourné dans l'international donc euh, je pense que ça explique aussi cette, cette pause de de 41 pour faire euh, cet album païola qui, qui n'est pas mon préféré mais <rire> que je, que j'aime écouter avec nostalgie voilà On passe dans Karia en 2011, euh, j'ai choisi la chanson Albo Kalteak. Euh, ah ouais. voilà que je crois que c'est peut-être la seule que je connais de l'album ou ah ouais. une des soul mais en tout cas bon favori que celle-là elle est quand même connue mais j'avoue ouais. que les autres euh, j'ai écouté je sais mais je reconnais pas. Ah ouais. Je reconnais c'est pas. Il y a il a il y il, il y a quand même du ouais. ouais. <rire> On <va> en parlait <rire> après. Albo Kalteak par Meritchak. Albo Calteac, donc, sur cet album de Bericharac, sorti en 2011. C'est ce que c'est bien ça euh, Oui, Aria, 2011. Oui. Euh, et donc là, encore, un dernier petit changement. dernier petit changement. Et <rire> on va arrêter là, après. <rire> Parce que là, c'est bon. Euh, donc, on quitte le batteur. Euh, donc, Aitor Koikoetia s'en ouais. va. Et il est remplacé par Galdir Isagiré, euh, qui était le batteur de doute De Dout, de, de, de Kouraïa, si on l'a pas dit mais David Lopez qui était bassiste depuis l'été oui, voilà. ouais, donc on va reparler de ses jours ouais. euh, Aria, euh, moi je trouve que pour le peu que je connais il ressemble ça ressemble beaucoup à, à Payola mais moi pas du tout <rire> <rire> bon bah, ton avis vaut mieux que le je pense euh, moi je trouvais que Payola c'était très punk et là du coup on tombe sur des riffs un peu plus métal je trouve Et euh, un, bon, un son beaucoup beaucoup moins cracra, mm -hmm. euh, ça fait plaisir euh, aux oreilles. Par, co <rire> par contre, alors peut-être peut que les prochains albums euh, me feront mentir, mais j'ai l'impression qu'ils ont trouvé un, un son plus ou moins définitif. ouais là, là euh, je trouve que là c'est l'album qui ça marque... Son, ça euh, sonne vraiment Berichirac. Euh, quoi. Ça sonne Berichirac, oui. Et euh, je, comme je l'expliquais le, dans le premier euh, le premier épisode, toujours cette cassure-là, je sais pas si vous remarquez dans ces chansons, mm -hmm. ça s'arrête, et après ça repart Kachino. C'est vraiment la marque euh, de Berichirac. Et euh, donc là ils ont enregistré avec euh, Ross Robinson qui, euh, qui qui va enregistrer d'autres albums avec Berry Jack mais qui enregistré qui a, qui, est normal, qui est aussi le producteur pendant de sleep notes, the cure etc que moi je connaissais à 10 ans Ross Robinson plate, ah ouais, c'est incroyable, mais à 10 ans, le mec est tellement euh, tellement connu que euh, moi gamin de 10 ans, je connaissais son nom parce qu'il avait fait Korn, il avait fait System euh, of ouais, ouais. Soulfly, je sais plus tout là peut-être pas mais tous les euh, tous les groupes de néo 90s sont passés par Rose Robinson et c'est pour ça que j'étais d'autant plus étonné quand euh, Beharak, petit groupe du coin, a euh, commencé ouais, quoi Donc c'était c'était fou quoi et euh, moi je trouve que le son, il est ouf. Et euh, quand même, la, la, la batterie apporte, le changement de, de batteur apporte mmh. quand même euh, quelque chose à se céder, à, à ce virage qui prennent à Béry Tchérac. Est-ce que, je veux dire quelque chose que peut-être beaucoup de gens ne l'aimeront pas, mais est-ce que Béry est pas devenu le Gorka Rubiso Project euh, Clairement, <rire> bon, je pense que... Parce que c'est euh, le seul membre... Euh, ouais, donc le, là il reste plus que le, le chanteur, euh, le guitariste. Quoi et euh, on voit qu'il amène vraiment le groupe là où il, où il veut aller quoi mmh. c'est euh, c'est clairement le, le groupe de Hugo Corbissot alors euh, c'est pour ça aussi que ça a fait quelqu'un aussi d'iconique parce que mmh. on sent vraiment que c'est que c'est sa patte quoi, on sent vraiment que c'est son groupe à lui et que là surtout cet album on voit bien que, que les, les autres suivent quoi. Ouais. <rire> j'ai l'impression que ça, ça s'impose pas trop encore. Et euh, j'avais écrit quelque chose aussi sur sur Payola que qu'il y avait un peu moins de riff mushkale. Je disais donc sur le band 2005 Raymushkale que euh, on avait beaucoup moins de riff et c'était beaucoup plus des accords de guitare. Euh, j'ai l'impression que plus ça va sur Payola Alia, il commence à À faire des accords riffés. Euh, mmh. Je m'explique, c'est-à-dire qu'au lieu de juste jouer l'accord, il va vraiment faire des riffs, mais euh, ça pas être des gros riffs de métal, ça plutôt des riffs de de de, euh, de, pop, de pop, punk, hardcore, un mmh. peu comme euh, Rise Against, euh, et il va vraiment jouer avec euh, ces choses qui, bon, je ne suis pas guitariste, mais qui sont qui sont pas très compliquées à jouer mais euh, qui sont euh, qui ont quand même une, une, une certaine patte et quand, quand on entend ça, c'est que on pense à Bertrick maintenant. Ouais ouais ouais. Moi je trouve quand même c'est pas facile à jouer, c'est ouais. riffs euh, même quand on le voit jouer sur scène, ça il se bat vraiment beaucoup beaucoup sur son il, manche, il ouais, est très ouais, impressionnant euh, sur scène. Il est très très très rapide dans ses dans ouais. ses riffs euh, tout en, en, et et en chantant tranquillement, très, en plus, ouais, derrière, et il est un il, il ouais. faut voir que sur ce côté, il, il est balaise. Ouais et euh, je trouve que là il y a le retour de, de du son clair aussi sur certains albums mmh. sur la guitare, moi ça me fait beaucoup plaisir je trouve qu'ils euh, qu maîtrisent à la perfection un peu ce, ce, ce, ces, ces passages de mmh. riff un peu avec des guitares claires et gu, guitares saturées et je trouve que là il là ils prennent vraiment une dimension très professionnelle avec euh, la venue de Galdair Isagiré là la... la batterie donc batterie voilà la batterie euh... ils font je sais pas combien de clips dans l'album enfin là ça moi bon, je trouve que là ça prend vraiment une tournure euh... Euh... très internationale et très pro quoi très pro... là mmh. vraiment euh même les arrière-scènes et c'est mmh. bien c'est très chiadé avec euh, cette espèce de de photo là d'une danseuse qui qui s'en va là c'est la, la photo de l'album euh, ça ils le sur sur le tout leur concert mmh. enfin, je trouve qu'il y, y a vraiment euh, un aspect très professionnel sur sur cet album. Moi bon, j'ai l'impression qu'il y a aussi un aspect très euh j'ai l'impression que c'est vraiment sur deux l'impression que ils savent exactement où ils vont il ouais, euh, n'y a aucune hésitation, ça ça s'ajoute ça joue très rapide, et vraiment c'est maîtrisé quoi. Ouais et, euh, et là en plus ils osent euh, dire des chansons sans refrain là, c'est là aussi là, elle a elle a pas un refrain très clair on va dire mm -hmm. euh qui y avait pu avoir sur Raio Mushi qui Moshikaïl en tombe sur le couplet et refrain, couplet et refrain, sur Libri aussi on a, on a vraiment des gros refrains qui qui qui crasse dans la tête. Ouais. Et là sur euh, Alia pas trop de refrains, je suis en train de me remémorer un peu toutes les chansons, il n'y a pas forcément de refrains qui reviennent euh, comme ça, qu'on pourrait chanter en tout cas, mais c'est euh, un peu plus, plus déconstruit. C'est un peu plus développé, mmh. euh, je trouve que c'est un peu plus de, de, de gueule au niveau des, des riffs. Quoi. Euh, donc, Aria a sorti en 2011, avec euh, c'était le dernier changement de, de membre, là on reste sur ouais, du définitif bon, ouais. jusqu'à la fin, enfin. <rire> euh, 2014, donc trois ans après, ils arrivent avec un triple album, Exact. Euh, ouais. si je me plante pas, c'est quoi 18 chansons quelque chose comme ça 17, euh, alors crois alors je crois que c'est 20 chansons parce que c'est les 20 ans du groupe, ah, c'est ça oui. Donc euh, je crois qu'ils ont 7, fait 7 euh, un truc comme ça ouais. Ouais. Euh, le principe c'est qu'il il y a un album très métal, un album plus rock, un un plus pop, c'est ça euh, ouais, c'est ça. Le premier album, il est très euh, très énervé, deuxième euh, un peu ou ouais, très assez pop, c'est là où il y a les, les tubes ou quoi et le troisième un peu mélange des deux, je dirais. Voilà. On va écouter L'emac à Ingulak. Je pense que c'est la c'est la chanson la plus connue de ce triple album. C'était es d'accord J'ai même j'ai l'impression qu'on a un dit à chaque, à chaque à chaque album, ça c'est le tube de Beritchak. <rire> Il là, franchement là, c'est le la, la chanson que je pense beaucoup d'en n'ont pas compris. Voilà, n'ont pas compris que pourquoi Beritchak avait, avait fait une chanson comme ça. Ah bon, on là, va je pense On ça, va écouter ça alors qu'on va parler elle après. Elle a fait beaucoup de débats je pense cette à Ingulak par Beritchak. Lémak Aingurak, donc la chanson de Discord, tu disais, euh, euh, David. Ouais, là, là euh... Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé euh, entre le, le premier album et ça Ils assument, ça y est, leur côté pop Ouais, je pense que là, euh, je pense que c'est cet album qui a vraiment marqué euh, le départ de, de beaucoup de, de fans de, de la ouais. première heure et l'entrée de nouveaux fans on va dire <rire> je, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont découvert aussi Berichera grâce, grâce à cette chanson qui a, qui a été un tube qui passait dans Gasteer encore mm -hmm. comme bon, d'habitude les chansons de Merirac, c'est son quand même assez rock metal, mais ne passe pas dans les radios on va dire euh, comme Gasteer etc. Donc ben là là les quand même les très très pop, il y des, euh, pop, bon, ouais. Moi je, je sais pas, je suis pas sûr hein. J'entendais une espèce de de sons de synthé euh. en tout cas, c'est un peu électro, il y a une batterie complètement une batterie électronique avec des des claps, mm -hmm. euh, des claps électro voire techno, bon, peut-être pas techno, électro pas dire. Électro, ouais. euh, mais il y a ce côté complètement assumé euh, un peu dance euh, Et puis c'est des, des chansons de je trouve que c'est des chansons de euh de, je trouverai de studio, c'est-à-dire que oui, tout à fait. que il y a des secondes voix, il y a des secondes guitares, ouais. des fois il y a de la batterie comme tu dis des fois avec les claps et Donc là, ils font vraiment un joli morceau quoi. Mm. Euh, celle-là par exemple en live, elle donne pas aussi bien que <rire> que en studio, mais euh, là c'est euh, voilà, seconde voix, on a des chœurs qui viennent et cetera sur euh, quasiment sur euh, tout l'album donc euh, voilà, là ça marque vraiment, euh, là il y a des gens qui, euh, qui n'ont pas compris c est, c est la rupture, et qui partie il y a eu des grands débats euh, <rire> <rire> à 5h du mat euh, <rire> avec plein de monde pourtant euh, c'est quand même un triple album il y, y a de quoi, il y, y a boire et à manger dedans euh, c'était censé contenter tout le monde c'était censé contenter tout le monde là, là pour moi ils ont fait un euh, Je vais pas dire une, une erreur parce que bon je suis un grand fan de Metallica, j'admets à à, <rire> oui, à avouer qu'ils font des erreurs mais il y a des chansons euh, où tu vois vraiment que par exemple il des, dans le premier album là enfin dans la, le premier album des trois albums où il fait que crier surtout l'album il fait mm -hmm. crier une chanson que c'est pas je crois euh, qui fait que crier donc il veut je pense qu'il veut montrer qu'il a un qu'il a encore un côté punk mm -hmm. metal etc. Du coup ça ça, ça, ça du coup ça contrebalance beaucoup quoi il y a la chanson très métal où il veut montrer que ah, je suis encore métal je suis encore dans l'album ouais, ouais. et puis pff, la, seule, la chanson dans, dans l'autre album c'était très pop donc tu te demandes est-ce qu'il veut pas contrebalancer un peu montrer que oui je fais de la pop mais euh, attendez quand même je suis en libéré de Chirac donc on gris aussi dans les micros donc il assume sa pop mais pas tellement ouais je trouve que là pfff Après l'album, il est tr... l'album dans l'aspect physique, il est il est très beau, c'est mmh. un album qu'on qu en trois. ça fait une espèce de maison comme ça quand on le puis euh, avec euh, des clips magnifiques, voilà, c'est très chiadé là aussi, euh, là, aussi très professionnel l'album. Euh, moi c'est pas mon préféré. <rire> Mais euh... Mais euh, ouais, ils ont voulu marquer le pas des marquer le coup des, des 20 ans avec euh, trois donc euh, ils ont enregistré donc trois albums avec trois producteurs différents. Oui, c'est euh, ça. Thro Thomson qui revient hein, et les deux autres je sais plus hein, en tête. Euh Thro pour la partie métal certainement. Ouais, c'est ça ouais, pour, le, pour la première partie et après deux autres euh, voilà deux autres je sais plus deux autres des américains anciens mais... mm -hmm. euh, voilà pour pour Demboulada Poligrapho Bacara Euh, non original aussi hein, faut dire que le, le, le temps est le seul euh... le seul polygraphe le seul, voilà, le seul marqueur stylo. de la voilà de la de mar marqueur de la vérité quoi un polygraphe c'est un je sais pas si vous voyez c'est le trucs stylo là qui bouge là mmh. sur une feuille qui montre si tu dis la vérité ou pas donc Et, donc là on montre on monte aussi la montre aussi la, po la poésieun de, de gorka quoi desmollada je trouvais très dur comme de d'album quoi Dembolada Poligrafo en fait, très pour, très lent pour un triple album <rire> qui, qui veut se poser 20 chansons d'un coup euh, à peine 3 ans après le, le dernier album euh, bon je trouve pas ça si, euh, si étonnant ouais. un titre aussi presque pompeux je veux dire dans le sens où ben ils arrivent quand même avec, euh, avec un gros paquet quoi Ouais, ouais, ouais, ouais mais euh c'était ambitieux je veux dire quoi. Ouais ouais, c'était ambitieux et euh... et euh... ouais, on était parti sur des liés sur des titres quand même courts entre Libray, Ickasten, ouais. euh, Payola, Alia. Il y avait Hayomushiquel qui dénote qui dénotait dé dé dé dé dé un peu mais là du coup, on part sur un long titre de d'album. Demborada Poligrafo Bacaja. J'avais du mal à le... <rire> à le dire. Et euh, ouais, Triple Album, je trouve que c'est un album un peu un peu avni euh, j'ai du mal à le classer dans la discographie de de Beritch, je sais pas pourquoi. Euh, déjà, ça faire un triple album, triple euh... c'est pas si, si on le prenait séparément, ça serait peut-être euh, Ouais, pas vrai, ouais, ouais ouais. Je trouve que c'est c'est pas, euh... pas un truc à écouter d'affilée quoi. C'est un album à part, hein. On prend, on prend ouais. chaque euh, chaque partie euh, à part quoi. Ouais ouais. Et donc le, voilà, là on revient sur un peu plus de pop, euh, refrain qui qui rentre dans la tête. Et c'est surtout moi ce qui m'avait un peu, pas choqué, mais ce qui m'avait pas marqué, c'est ce seconde voix, ces trucs très mmh. bien faits avec euh, des cœurs derrière, etc. C'est vrai que nous avez pas habitué à ça, nous avez habitué non, quelque chose d'assez brut. c'est assez, assez brut quoi, les choses, euh, on écoutait l'album, on allait les voir en concert, c'était à peu près la même chose. Là mmh. du coup, euh, euh, notamment sur Dembora polygrapho Poligrafo que j'adore cette chanson, mais en live, pff, je trouve qu'ils ont toujours eu du mal parce que ben, il manque une deuxième voix, il manque euh, mmh. des cœurs derrière, etc. quoi donc euh, c'est des albums très bien faits c'est euh, des albums de studio quoi, c'est pas, ouais. pas pensé pour le live c'est très très bien fait euh, c'est très bien euh, voilà, monté s il, y a, il y a vraiment des belles atmosphères de, dans les chansons et, mais du coup pour les défendre en live c'était un peu plus compliqué je trouve ouais. Ouais. on passe au dernier album de Berit Sharaka ce jour sorti et... en 2017 Infra Choynouak euh, on va écouter la chanson titre, hein, Infra Choynouak c'est le premier single qui est sorti, il ouais. va lui donner un peu la direction de l'album, ouais. on va voir, on écoute ça Franchement, c'est donc le dernier extrait qu'on entendra aujourd'hui du Bridge Life puisque c'est leur dernier album. Euh, une énorme prod. Ouais. On peut sentir une grosse grosse prod. Ouais, ils Là, ils se sont... sont fait plaisir, euh, j'ai l'impression, aussi euh, en termes de studio. Ouais. Ils ont ils ont empilé, encore une fois, un peu les guitares, les voix, tout ça. Ouais. Et euh, donc, grosse prod, faut avouer. Après, je euh, musicalement, toujours, moi, je trouve, je trouve dans la lignée de de ce qu'ils faisait euh, depuis depuis paiola alia quoi un truc assez rapide avec des très mélodiques mais très rapide des guitares qui, qui, qui tab bass bien et mm. pour moi ça reste dans la lignée de, de, de la seconde partie de bretta quoi ouais euh, album très logique je trouve qu'il ya n'é pas c'est le... ça suit ça suit ce qu'ils avaient fait avant à'ia de euh, Demolada Poligrafo Bacara avec je trouve un peu toujours les mêmes structures d'album c'est à dire mmh. on, a, on alterne des chansons un peu pop avec des chansons écrit beaucoup euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire dans, ouais. dans la structure des chansons ouais, ce truc de le riff quoi, ça et puis d'un coup ils partent des, sur des accords un peu euh, un peu inattendus ah ouais, et puis ils reviennent et ça... mais, ils le font souvent ça ouais ça le font Très souvent, souvent depuis euh, euh, voilà quoi Depuis ouais, je pense Payola, Alia là, ça ça il y a des pff, y a, il faut suivre le chemin quoi. Mm. La première écoute généralement, on n'arrive pas à définir vraiment qu'est-ce que c'est le refrain, qu'est-ce que c'est ou c'est qui va nous amener. Il y a toujours de ces euh, des changements d'accords euh, assez assez nets et euh, du coup qui sont un peu perturbants mais c'est vrai que les des... premières écoutes moi j'ai toujours eu un peu de mal à dire ça avec Jacques. les premières écoutes, je me dis voilà, oh, il va compliquer la chose en fait, il y a des chemins beaucoup plus simples pour aller sur cet accord-là. Ouais, après c'est c'est c'est quand même bienvenu, c'est ça ça change il y a toujours cette Ce petit truc qui fait qu'on s'y attend pas et, ah ça, ouais. et ça fait quand même, ça fait quand même un petit peu ouais plaisir ouais. de dire ah tiens c'est cool ouais c'est ouais. inattendu c'est cool quoi ouais. enfin, c'est inattendu même si maintenant on sait qu'ils font ça tout le temps ouais ouais ouais. mais mais l'accord reste inattendu ça et le, toujours là cette cassure <rire> qui fait partie. Ouais, ouais, encore ouais. On arrête toujours bam, on arrête tout et après on repart. Euh, ça ça c'est assez toujours systématique et euh, oui, donc les secondes voix, là, euh, là c'est bon, on est parti sur de sur de sur de, de la musique qui est vraiment bien chiadée, le truc qui sort et sort propre. Et euh, par contre en live, euh, il est défendent bien ces chansons, ouais. il franche aux noix alors je sais pas si euh, ils ont mis des choses derrière euh, le mec à la table qui envoie du de son peut-être mais souvent as pas, as pas mais euh, que... je trouve que euh, Infra Chouinois qui les défendait vraiment bien bien sur scène mm -hmm. comparé à Des Moulades Mo à Polygorp ou Pacara où les musiques étaient peut-être trop chiadées il y avait trop de secondes voix du coup on s'attendait trop à, à, à, à ouais. avoir des choses un peu plus voilà un peu plus, plus grandioses grandiose et, et, et, et finalement c'était un peu un peu et euh, notamment je rappelle d'un concert à la Tabal ouais, <rire> sur la, pour la sortie des démolade du polygrope Bocara donc la Tabal pour resituer euh, ouais. scène de musique actuelle située à Berits. Ouais ça ouais. Et euh ça avait été la lutte, je trouvais et on a un peu débriefé avec les, avec les copains à la fin et euh, c'est vrai que pff, quand on avait écouté l'album et quand on a vu la, la le groupe sur scène en live, il en il avait changé de guitare, il avait pris je sais plus, je crois que c'était une Gibson. Mais c'était ça sonnait pas du tout métal et ouais, ça avait été un peu la lutte pour pour eux et euh, ça, ça, moi je trouve que ça y avait rien qui sonnait quoi. Ah, après ça arrive, de temps de penser que ça arrive, mais je euh, pas. pas et là avec Infrachoi noix euh faudrait pas déçu ouais, pas déçu ouais. pas déçu ça ouais. euh, un bon dernier album puisqu'après euh, il a lancé quoi en 2020 par là en euh, euh, 2019, 2019 2019, 2019 euh, il annonce ouais. il font une, une pause comment on dit euh, une pause euh, dont on ne connaît pas la fin. Exactement. Ouais, <rire> ouais, ils annoncent que ils s'arrêtent pour, euh, pour un indéterminé. Pour un, temps ouais, un temps indéterminé. Temps indéterminé. Donc euh, là, c'est le séisme s dans la <rire> Sur ce, une énorme tournée. <rire> ouais. Déjà, ils avaient fait des grosses dates euh, juste euh, par exemple, Infra Choinois qui ils avaient joué au Bec. Je crois que c'est 15000 personnes euh il avait il avait euh, ils avaient fait complet, je sais pas en combien de, de temps enfin là là à Inch franchenois là vraiment le groupe ils prennent vraiment de de l'assurance ils font plus de je me rappelle ils font plus de, de avant ils jouaient dans les fêtes de village et de ça on voulait demander dans les comités etc. Ouais. là c'est fini là là là ils font de la grosse scène euh, ils avaient quand même fait alors peut-être c'est pour les années des 25 ans ils avaient fait un un gastech tour Euh, oui, avait, avait, où c'est vrai. Oui, ils avaient rejoué Hayomushi Kaida euh, dans Setobuga Steche. Et ça avait été un peu fou parce que euh, ils faisaient que des grosses scènes à 2000-5000 personnes. Là, le bec ça avait été exceptionnel mais et on les on les voyait plus dans les petites salles, dans une petite ouais. salle et donc du coup là, ils avaient fait leur leur tournée et ça avait, euh, mais, enfin, ça avait cartonné forcément mais c'était ça faisait plaisir aussi de de les revoir dans les petites dans les petites, petites salles, salles, salles plus, à, à 100 200 ou 300 personnes, ouais. un truc un peu où ça serait un peu plus où, un peu plus, ça plus donc euh, donc euh, et ils avaient annoncé après cette, tour, cette, cette tournée je crois que c'était la fin mmh. donc je pense qu'ils préparaient un peu aussi euh, psychologiquement euh, <rire> les formes de fin contre toi qui a l'habitude de voir trois fois par an ça. au moins <rire> et du coup ben, ils ont annoncé euh, la fin et je crois qu'une semaine une semaine après ils annoncent euh, un gros concert d'adieu à la Navaja Achena qui s'est située à Pamplune mmh. euh, qui est une salle toute neuve ou qui a euh... spécialement construite pour eux voilà non, exactement avec... <rire> non c'est quand même pas aussi fort Mais, euh, ouais, qui donnait pas beaucoup de concerts il me semble donc euh, ils annoncent le concert je crois que c'était les entrées c'était euh, à 10h du matin plus de places le site bug euh... tu y étais toi moi j'y étais alors il euh, y avait le premier concert qui fait, était ouais, annoncé le soir. samedi et du coup ils ont dit on va ajouter une autre date on va mettre des places en physique pour le vendredi mmh. et du coup euh, là j'avais pu avoir ma place et Donc ils en je crois que c'est deux fois 15000 ou deux fois 20000 plus là oui c'est vrai qu'ils avaient fait un concert aussi à, après le le BBK live à à et ils avaient squatté la scène du baby, Back, baby Back Alive euh, le jour d'après je crois que ça, ça finissait le dimanche je sais plus comment c'était c'était ouais. ils avaient gardé la je scène du baby live ils avaient joué de ils avaient invité à bloc de personnes donc le chanteur de Wiz Remond le chanteur de de Gatibou Camaïc Shutagar et cetera ils avaient joué plein plein de chansons avec là aussi ils y avait fait 20000 personnes il enfin, faut imaginer que Bon, pour ici pour le perso parce que c'est vraiment énorme oui, là c'était le c'est c'est énorme quoi. Et donc Navara Arena ils avaient joué donc les leurs deux derniers concerts. Mm -hmm. Et euh, un peu les boules parce que <rire> bon le nôtre était super c'était le vendredi mais le samedi ils ont ils ont évité les anciens du groupe qui ah, avaient, a... euh, et là quand on a vu les photos on a tous je pensais <rire> personnes ont à pleurer quoi. Et donc, il y avait un peu des blagues qui sortaient pour dire que le vendredi, c'était le, les balances et le samedi, c'était le vrai concert, quoi. <rire> <rire> voilà, on l'a assisté. Et alors, euh, c'est fini, Black Track, ou pas Ton avis euh, Moi, je pense qu'ils reviendront, mais... Euh, ils ont d'autres projets. Et je pense que c'était aussi un peu nécessaire, aussi, parce que peut-être qu'ils tournaient un peu un peu en rond et ils avaient un peu... Hmm. Ils avaient, je pense, un peu coché, coché toutes les cases, ouais. euh, faire des grandes ah salles, ouais, faire un flou moindre concert. C'était aussi long, puis parce que... Ah ouais, bon, le moindre concert, il faisait complet. C'était... Euh, Et puis euh, peut-être qui tourner je sais pas musicalement ils tournent peut-être en rond euh... qu'est-ce qui qu'est-ce qu'ils font d'autre euh, le bassiste est dans Cobra un groupe de métal Ouais le bassiste il est dans Cobra euh, le batteur la galerie Sagiri il a sorti un nouveau euh, projet qui s'appelle Basca Bascan oui avec, ouais. euh, avec ceux de avec ceux de Estrikaya Estrikaya d'ordre dans Tomino que ouais. j'aurai peut-être l'occasion d'avoir ici ah, euh, euh, sur ce micro mais sur euh, dans, dans la boîte à gain avec son groupe Orbel ouais. euh, puisqu'il sort un album aussi Basca ouais. il sort donc un album avec Basca voilà. euh, Igor Kaurwissou donc le chanteur ouais. le, lui euh, d'après ce que je vois il est beaucoup dans la production il produit beaucoup de, de groupes Euh, il a sorti un tube voilà c'est un mec fou et tout ce qui touche c'est de l'or c'est fou on sent que tu un peu fan quand même <rire> non mais j'aime beaucoup le j'aime beaucoup le personnage euh euh très je pense un peu torturé euh, très artiste je trouve mmh. très artiste un peu torturé mais très très poétique <rire> très poétique et euh, là il a sorti un son avec je sais plus année je sais plus comment ça s'appelle le son s'appelle Lishbois vous allez l'écouter sur YouTube ou je sais pas où... sur Vadoq euh, euh... j'arrête pas de dire qu'il fallait sur Vadoq allez ouais, sur Vadoq V A D O Q ouais. ouais mais des fois il marche pas le site <rire> C'est vrai que parfois il marche pas le site c'est un petit site du coin c'est pas une, une énorme ah, machine ouais. mais il y a il y a pas que le truc Donc tout ce qui touche c'est euh, ouais, c'est fou, c'est fou ce gourcord. <rire> Même il a un style vestimentaire aussi, style euh, capillaire aussi qui a beaucoup changé. Enfin, bon David est amoureux, es amoureux quoi, <rire> tu es complètement amoureux. Et j'ai eu la chance de le voir plein de, plein de fois, donc très très gentil aussi. C'est gentil. Et euh, voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur Beritcharak Ça y est, on l'a enfin fait. Euh Beritcharak euh, 25 ans d'une carrière euh, très contrastée. Euh... Bon, on va résumer un peu un, un début très métal sur les quatre ouais. premiers albums qui quand même s'est calmé au fur et à mesure. Mm. Une énorme coupure entre le 4 et le 5e, enfin sur Raion Shkail ouais. le cinquième album. Ouais. Et après un style un peu plus c'est euh, pour le coup Raion Shkail, il est un peu il est un peu à part mm. parce qu'à partir Moi, bon, je trouve, à partir de, de Payola dans l'album suivant, Payola Alia, il, il trouve un second style, un ouais. second souffle qui est un peu plus... Euh Euh, punk rock punk presque punk hardcore mélodique ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, c'est marrant d'un souci ces trois mots mais punk hardcore mélodique ouais ça, ça, ça, ça serait ça ouais. et euh, et du coup pour euh, pas mal de gens c'est là où ils, où ils ont ils ont dit stop moiberryard j'ai connu c'était du métal là je euh, j'avoue je, je, je, je fais partie de ces gens oui, euh... comme beaucoup beaucoup euh, moi j'ai suivi euh, <rire> je trouve que c'est euh... Alors, il y a certains groupes qui n'ont pas changé de lignée, mmh. et ça, c'est très bien aussi, mais... <rire> Coucou à CDC. <rire> non, mais c'est si le shoot-agare, etc., ils ont fait du heavy metal du début à ouais. la fin, ils en feront toujours, et ils ouais. font pas d'autre style, tu vois. Mais euh, Berichak, ça va avec un peu l'évolution aussi de, de Gorkor Bissou, je trouve, mmh. je trouve euh, bon, voilà qui était le, qui est le pilier du, du groupe, qui est l'emblème, le, et donc... Euh... Et du coup, si, si vous en avez pas encore assez, vous pouvez aller écouter ces, ces autres projets. Il y avait donc le groupe, j'ai plus le nom, Euh, Pei les, les, ouais, les Mans, il l'a fait en parallèle de Béry Qui était un peu plus, pff, comment dire, pop-rock. Pop-rock, euh, très anglais, je trouve, très blur, très anglo-saxonne. Ouais. Euh, euh, et il anglo y avait donc ce, cette espèce de collectif, euh, est-ce que tu vois de quoi je parle Catamalo. Ouais, Catamalo, exactement. Ouais. Où, pour le coup, on retrouve, je crois qu'ils ont une chanson en commun avec Béry Catamalo. Ouais, qui s'appelle Minyao, voilà. euh, qui a été repris en version un peu plus rock euh, par Béry Qui est à la base d'une chanson un peu folk... Euh truc de beau gosse quoi pas sentir ah ouais exactement mignau chanson de une chanson d'amour voilà. <rire> voilà voilà mais euh... ouais et puis je voudrais ajouter aussi que ils ont vraiment mis l'accent sur les concerts Euh, des gros concerts là le bec etc ils ont toujours un peu évolué toujours euh, mis euh, là par exemple au bec il y avait il y avait une je rappelle une première partie vous avez présenté une frachoine noix le nouvel mm -hmm. album deuxième partie où ils avaient euh, joué des anciennes chansons mais en acoustique avec un violon etc et une troisième partie où ils avaient joué que des vieilles chansons mais en mode bourrin et je m'étais dit ouah wow, putain ils ont bien bien travaillé leur live enfin c'est euh, J'étais très content de ce concert du, du Bec en 2017. <rire> Et euh... Combien tu as vu des concerts de Béry Je sais pas. C'est une moyenne de trois par an depuis 2015 <rire> C'est comme ça en vrai ouais, Je pense je dois être une bonne vingtaine. Ouais. <rire> je, pense, ouais. euh, je les ai vus un peu partout. <rire> le plus grand expert de Béry Chara qui s'est... Ouais, J'étais parti jusqu'à Madrid de les voir, euh, ah, une oui. petite salle. Euh, ouais. bon, voilà. ah, le fan, le fan absolu. Le <rire> On va s'arrêter là, David Et On a oui. fait le tour, je pense. Ouais, je pourrais encore en parler pendant des heures. Mais On là, a euh... Quas quasiment deux heures d'émission en ouais, comptant ouais. celle de la semaine dernière. Euh, donc si vous ne, si vous n'avez pas écouté, que vous voulez avoir le début de Beritchard, n'hésitez pas à aller sur archive.org, vous tapez Radio Non Culture, vous allez retrouver toutes les émissions de Radio no Culture, à savoir les vieux non essentiels, vieux, c'est un enfin, peu moins de noms. Mmh. Euh, les chronobios celui-ci était le cinquième euh, la boîte à gants la toute nouvelle émission qu'on a commencé avec les copains et qui comme son nom l'indique est un peu un, un fourre -tout. et euh, voilà David je te remercie j'espère que ça t'a fait plaisir de parler de ton ben coup oui, bien préféré, sûr, je bien pense. sûr ça faisait longtemps que je pas débattu <rire> de Bericera <rire> donc ça m'a fait très très plaisir ouais, de parler de Bericera l'un de, veux... de mes coups préférés on va pas dire le mais oui quasiment pas loin mais ouais, tu reviendras dès que tu auras trouvé un autre groupe préféré <rire> euh... <rire> Je t'invite à, à revenir dans Chrono Bio. En tout cas, nous on va se quitter là-dessus. Je n'ai aucune idée de ce que sera le thème euh, enfin le groupe de la semaine prochaine. On verra bien. Vous verrez bien moi si je verrai bien. En tout cas, ça va être un bon groupe parce que j'aime bien euh, plutôt faire côté des bons groupes que les trucs un peu chiants. Et voilà, merci David. Merci à toi. À, à, à la prochaine. prochaine. Ciao.